Mise en nom Kadogo, merci pour votre fidélité, amis aux oh, fidèles auditeurs de la Radio saint Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée du 21 août 2021. D'abord les grands titres. Incendie à la prison centrale de Guitega depuis le matin de ce samedi. Même si le feu a été maîtrisé, il avait déjà emporté deux chambres de détenus. Vous l'entendrez au début de cette édition. Et le premier ministre burundais recommande à, à la Baroudi de trouver solution aux problèmes qui hantent cette société et surtout liés au manque de boissons, vous l'entendrez tout à l'heure. Et les habitants environnants du centre de transit pour les rapatriés à Gihanga craignent la propagation de la Covid-19 dans cette localité, d'autant plus que pas mal de récents rapatriés ont été testés positifs de la Covid-19. Et vers la fin de cette édition, Jean Bosco Ndouimana viendra au studio pour la revue de la presse. Voilà pour l'essentiel. Captez Issa écoutez la différence. Rebonjour. L'incendie s'est déclaré dans la prison centrale de Gitega vers 8h de ce samedi. Les deux chambres des prisonniers ont été totalement ravagées, dont des matelas, sacoches et autres affaires de détenus indiquent certains éléments de la police qui ont participé dans l'extinction du feu. Les camions extin extincteurs de la police de Gitega, de d'Ungozi et de Bujumbura sont intervenus. Pas de dégâts humains poursuivent les mêmes sources, ce qui ajoutait que l'origine de cet incendie serait en court-circuit. Le bilan détaillé n'est pas encore dressé, mais cette prison qui abrite aussi les auteurs du coup d'état manqué de 2015 est fortement surveillée par les militaires et policiers. C'est une information que nous devons à notre correspondant depuis Guitéga Gérard, Nibigila, qui nous donnera plus de détails dans nos prochaines éditions. Les habitants de la province Boubanza, surtout de la commune Gihanga, craignent que la COVID-19 risque de s'aggraver ces derniers jours avec les rapatriés qui arrivent en grand nombre aussi de transit du village d'Opé en commune Gihanga en provenance de la République démocratique du Congo. Les responsables administratifs et sanitaires euh, affirment qu'il y a beaucoup de cas positifs parmi les rapatriés qui sont arrivés au cours de cette semaine et demandent à la population d'être plus prudente et d'appliquer les mesures barrières Spescaritas-Cabagnana. Les cas de COVID-19 sont enregistrés dans la province de Wubanza ces derniers jours. Les habitants de la commune Gihanga craignent que cette pandémie risque de s'aggraver encore suite aux rapatriés qui arrivent en grand nombre actuellement au centre de transit construit au village de Piedokagwema -de en commune Gihanga et parmi eux, beaucoup de cas positifs sont déjà enregistrés. Aussi, à l'hôpital Saint-Augustin de Gihanga, deux cas parmi le personnel ont été testés positifs au cours de cette semaine selon les habitants proches de cet hôpital, ce qui est également confirmé par les responsables de cet établissement sanitaire. Les responsables administratifs, de même que les responsables sanitaires dans cette province de Bouanza affirment qu'on a détecté beaucoup de cas positifs parmi les rapatriés qui sont arrivés au cours de cette semaine au centre de transit de Kaguema. Plus de 100 personnes sont déjà testées positives au COVID-19, selon Les responsables sanitaires contactés ils demandent à la population proche de ce centre à éviter des contacts avec ses rapatriés et à respecter les mesures barrières contre cette pandémie, le lavage des mains le port des masques, la distanciation et autres. Cléoface Niziguimana, gouverneur de Boumanza, rappelle à toute la population de respecter ces mesures, surtout dans des lieux publics comme les marchés, les églises et les différents services, comme c'est écrit dans les communiqués qu'il a sortis ces derniers jours, visant à lutter contre le Covid-19. Spescaritas Radio Merci Spescaritas Kavanyana. La société Braoudi doit son pour trouver solution à certains défis pour son bon fonctionnement. Alain Guillaume premier ministre dans une conférence de presse de ce jeudi a indiqué que cette société doit même trouver les devises en défi que cette société avait à adressé à cette autorité lors de, son, de, lors de sa descente. Suivez plutôt le premier ministre Alain Guillaume La société Braroudi rencontre les mêmes défis que rencontre le pays. Effectivement, s'il y a manque de matériel, manque de devises ou autre, eux aussi ne sont pas épargnés. Je ne peux pas nier qu'il y a tricherie ou exportation des produits Braroudi alors qu'il s'observe déjà des problèmes concernant la fraude des engrais chimiques de la société FOMI. Moi-même, j'ai effectué une descente à la société Brarudi, ils ont relevé les défis qu'ils rencontrent et nous avons pu trouver des solutions à certains d'entre eux. Donc, ils doivent s'organiser pour trouver des solutions aux défis qu'ils n'ont pas pu trouver solution. Ils peuvent arguer qu'ils n'ont pas de devise, mais eux aussi ont la responsabilité d'en chercher et de faire entrer ces devises au pays et ainsi contribuer au développement de solutions. Quiconque a besoin de devises peut en chercher et en trouver pour qu'ils travaillent. L'exemple est des Indiens qui trouvent par eux-mêmes des devises à utiliser. Donc, c'est la responsabilité de tout un chacun de trouver des devises, de les multiplier et de faire des dépôts dans des banques pour que l'État aussi puisse en profiter. Donc, je souligne cela parce que cette question faisait partie de leurs préoccupations lors de ma visite. Je pense qu'ils ont perdu d'autant à penser que le gouvernement pouvait leur offrir des devises. Le gouvernement n'est pas une machine à Les devises. Le Premier ministre Alain Guillaume Bougnoni était traduit en français par notre confrère Armel Moutot. Après une courte pause, parlons commerce. À 13h04, dans les yeux de la radio Isanganilo, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le commerce. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les prix des légumes sur euh, le, les marchés de Kayanza ont fortement diminué comme l'a constaté notre correspondant depuis euh, Kayanza, Patrick saint -Guillaume. Certains des vendeurs de ces légumes et tomates au marché de Kayanza, à majorité femmes contactées quand nous les avons rencontrées à leur stand, disent qu'ils ne sauraient végure et la carence de ces produits alimentaires comme c'était le cas ces dernières années en cette période de sécheresse. Ces femmes vendeuses de légumes à Kayanza font savoir qu'aujourd'hui, le prix de ces produits a sensiblement baissé. On peut avoir des légumes de 100 francs ou de 100 seulement, car, explique ces commerçants, on sait que de légumes dont le prix d'achat a été fixé à 20 000 francs pendant cette période de ces dernières années et aujourd'hui s'achetait entre 15 000 et 17 000. Cette baissée du prix des légumes se parle aussi pour les tomates ou les vendeurs de ce produit alimenté, témoignent qu'un campagne qui s'achetait à 40 000 de aujourd'hui est entre 25 000 et 30 000 francs, ce qui, d'après eux, permet aussi la réduction du prix de vente. Les acheteurs et consommateurs des légumes et tomates à Kayanza disent se réjouir beaucoup de la baisse de ces produits alimentaires, aussi utiles pour l'équilibre de leur alimentation. Au niveau du bureau en charge de l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement à Kayanza, on apprécie positivement cette augmentation du rendement agricole des légumes et tomates. Adelan, le directeur à ce Bureau demande aux agriculteurs d'améliorer aussi celui des cultures vivrières. Depuis Kayanza, Patrick Seigno va pour la radio Sanganilo. Merci Patrick. Sengi Angodi, non loin de chez vous, c'est plus au nord, où environ 1800 ménages de caféculteurs de la province Angodi sont membres de la Fédération de la mutuelle de santé des caféculteurs du Burundi en effectif non encore satisfaisant suite aux différentes perturbations qu'a connues ces dernières années le secteur café, d'après Pierre Claver Daichimi, assistant technique au sein de cette fédération. Il appelle les caféculteurs à une adhésion massive car, selon lui, cette mutualité de 22 500 francs bourrondis par an pour une famille de six personnes est mon cher Apollinaire Moutzakaja. Cette fédération de la mutualité de santé des caféculteurs du Burundi, c'est en Ansig, compte actuellement en province Ngozi, 8 889 membres, issus de 1827 ménages. La cotisation annuelle par ménage de six personnes est fixée à 22 500 francs bourrondis Et 25 000 francs pour envoyer de plus de 6 personnes. L'assistant technique au sein de la FEMISCABU, par aide en faible taux d'adhésion, vu les services offerts par cette fédération, les membres se font soigner selon Kéklaver dans les centres de santé des hôpitaux, sans et hôpitaux, tant public que privés. Il indique aussi que des petits projets d'autodéveloppement sont conçus à l'endroit des membres de la FEMISCAB, Kéklaver Ndai Chimier, lance un appel à cet effet aux cafés culteurs et même à ceux qui ne le sont pas, à une adhésion massive. expliquant si que l'utilisation de cette carte d'assistance mutuelle CAM de 3 000 Fambou par des personnes aisées non indigentes n'est pas, pas autorisée. La FEMIS-CABOU compte aujourd'hui 30 465 membres dans tout le Burundi. Dongozi, Aponez, Muzagara, Radio Sanganil. Merci, Aponez, Muzagara. Dongozi, rendons-nous au sud du pays où le palmier où a ouï fait vivre la plupart des ménages de la commune de Rumonguay. Cela favorise aussi les entrées euh, dans les caisses de cette commune. L'administrateur de Jérémy Bidimana, précise d'ailleurs que 50 des taxes proviennent des exploitants de cette euh, culture. On écoute. Environ 80% de la population de la commune rumongée vit d'y par lieu à Ouil. La production est suffisante et la commune en tire profit quant aux recettes. La production débute avec le mois d'octobre et à ce même moment, il y a des tombée positive pour la caisse communale car on collecte des taxes suite à la commercialisation de ce produit. Sur un tonneau de 250 litres, la commune prélève 6 000 francs de taxes communales. Toutes les collines, sous collines de la commune Rumongue, disposent de cette plante. Je peux dire qu'environ 50% des recettes communales proviennent de ce produit. Je tiens également à préciser que nous avons plusieurs sociétés de raffinerie qui payent aussi les taxes. Parmi elles, il y en a qui payent 250 000 francs, 350 000, voire un million. On a installé ces raffineries suite à cette plante de parmiers à huile qui se trouve dans cette commune. C'était l'administrateur de l'Oumongue, Jérémy Bidimana, qui a été traduit en français par Jean de Dieu, I. Ilakodze. Par l'endroit de l'homme à présent, les personnes vivant avec un handicap qui s'adonnent à la mendicité dans différentes villes sont appelées à adhérer dans les associations afin d'être assistées. Cet appel est lancé par la représentante légale de l'Union des personnes handicapées au Burundi UPHP. Adelaide Nigina demande au gouvernement de mettre en place les centres de formation technique et professionnelle euh, dédiés aux mondiens, souvent appréhendés par la police. Merci. Ce phénomène de mendicité, c'est un problème vaste pour l'IPHB afin d'y trouver une solution. C'est un problème du pays, au en fait. Mais ce que je propose, c'est d'essayer de sensibiliser ces personnes qui font la mendicité et aussi les montrer ce qu'ils peuvent faire pour gagner leur vie au lieu d'aller commander dans la rue. Parce que malgré qu'ils ont un handicap, ils ont des potentialités, ils ont des capacités pour euh, souvenir à leur vie, et c'est de les sensibiliser pour qu'elles soient conscientes qu'elles sont capables de travailler malgré leur handicap. Et puis il y a les parents qui font louer leurs enfants handicapés pour euh, gagner de l'argent. Ça c'est un mauvais comportement à bannir que je sollicite les parents qui ont des enfants handicapés de les accepter comme des enfants comme euh, tant d'autres que ces enfants handicapés ont besoin d'être considérés comme d'autres enfants au niveau de la famille et que l'administration, les autorités administratives doivent veiller à ce que les parents ne fassent pas ces mauvais actes de location leurs enfants, soit disant que ces enfants handicapés sont... Plonger dans la misère ou bien dans la pauvreté, parce que ce n'est pas l'enfant qui plonge les familles ou bien les ménages dans la pauvreté. Mais si l'enfant a un handicap quand qu'on la laisse dans la maison, les parents peuvent continuer à travailler à leurs activités. C'était Adélie Denigina, elle est représentante légale de l'Union des personnes handicapées au Burundi. Bref, dans l'actualité, sport plutôt éducation Les demandes de réintégration de transfert d'un établissement à un autre euh, ou d'une intégration dans le système éducatif burundais sont introduites au 10 juillet et se clôturent euh, au 10 août. Tel est le contenu de l'article 13 de l'ordonnance ministérielle du 7 juillet dernier. Dans cette euh, même ordonnance, l'on précise que cela ne devient effectif et qu'après approbation du rapport par l'autorité hiérarchique et dans un délai ne dépassant pas euh, un mois. À compter à partir de sa réception et tout en vous rappelant qu'il ne reste qu'une euh, que deux semaines avant le début avant la rentrée scolaire 2021-2022 et bien voilà c'est la fin de cette édition merci à vous tous de l'avoir suivi merci à Elie Kadogo qui l'a mise en ondes Dans quelques instants, c'est Jean Bosco Ndouimana qui viendra pour la revue de la presse. Mais avant de nous séparer, je vais juste vous rappeler qu'il s'est déclaré l'incendie à la prison centrale d'Ogitega de depuis le matin de ce samedi. Même si le feu a été maîtrisé, il avait déjà emporté deux chambres de détenus. Les habitants environnant le centre de transit pour les rapatriés à Gihanga craignent la propagation de la COVID-19 dans cette localité. D'autant plus que pas mal de récents rapatriés ont été testés positifs de la COVID-19. Vous l'avez entendu, le Premier ministre recommande à la Braoudi de chercher à tout prix euh, solution aux problèmes que connaît cette société et surtout liés au manque d'eau boisson. Et c'est la fin de cette édition. Avant de terminer, je souhaite euh, une très bonne journée à Didier Nyonzima et Angélique et Mado, holeye oui, qui se disent oui pour la vie, que du bon et du bonheur. Jean Bosco dumana dans quelques instants pour la revue de la presse. de la presse. Bonjour ou bonsoir selon votre zone d'écoute. Luprona, une tradition d'intrigue, titre le journal Iwachu, qui s'exclame par ailleurs de ce passé qui ne passe pas. Ce confrère part de l'exclusion définitive de trois figures très en vue de ce parti dont l'ancien vice-président de la République, Gaston Sindimo, et qui a suscité molte réactions. Pourtant, tempère l'éditorialiste de cet hebdomadaire, cela ne devrait pas trop étonner. En effet, explique ce journal, « L'histoire montre que l'idéologie et la vision du parti lors de la lutte contre la colonisation n'ont pas survécu avec la mort du héros de l'indépendance, le prince roi Gassoré. Ses successeurs n'ont pas été à la hauteur de l'héritage. Son confrère en fait ce qu'il appelle un triste rappel et termine en faisant remarquer que de Charles Moukassi de 1994 à 1998 à Abel Gachati 2016-2021, la succession à la tête du parti a été toujours suivie d'intrigues, d'exclusion des membres des organes dirigeants a envie de servir les intérêts d'un club de copains qui s'est réuni en congrès, dit Cite Gaston-Sindimo. « La nouvelle équipe réussira-t-elle là où les autres ont échoué ?» s'interroge l'éditeur réaliste du journal Iwachu, qui trouve que le nouveau patron, Olivier Nronziza, a du pain sur la planche et que le fait d'entériner l'exclusion définitive du parti des trois personnalités si ci au avec effet immédiat n'arrangera pas les choses. » Par ailleurs, conclut l'hebdomadaire Iwachu, certains analystes estiment, à tort ou à raison, que la nouvelle direction est composée majoritairement de jeunes qui se cherchent encore et à qui il sera difficile de résister au couloir de la tentation. Depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus, le commerce transfrontalier est réduit à sa plus simple expression au poste frontière d'Orua, Les petits commerçants subissent, malgré eux, les effets de cette longue interruption des affaires imposée par des raisons sanitaires. Et les autorités provinciales regrettent les conséquences de cette fermeture des frontières, rapporte Burundi Echo. À la question de savoir pourquoi ce poste frontière n'a pas pu être ouvert alors que d'autres l'ont été, le chargé des questions économiques dans la province de Chivito, qui tente une explication dans les colonnes de cet hebdomadaire socio-économique, « Pour lui, écrit son confrère, les portes d'entrée au Burundi sont assez nombreuses. Peut-être qu'on a considéré les points d'entrée les plus mouvementés, a-t-il conclu. Pour lui, le commerce pratiqué au niveau du poste frontière d'Uruha n'est pas très consistant. Et rappelle, toujours dans les colonnes de burundi Echo que la responsabilité de mettre en place tout ce qui est nécessaire à la réouverture de ce poste frontière revient à l'État. » Revue de la presse L'agence burundes de presse écrit que l'OTB demande un organe de régulation de la filière T. Selon notre confrère, depuis l'ouverture de la filière T aux investisseurs privés, il y a nécessité de mettre en place un organe de régulation afin d'éviter des conflits et une concurrence déloyale. Et c'est aussi l'un des objectifs du ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage qui souhaite voir la production de cette culture d'exportation augmenter de 20% chaque année d'après le chargé du suivi et évaluation au sein de l'OTB qui s'est entretenu avec la BP. Selon Georges Seboukiza, la venue de l'usine Protem n'a pas apporté de plus-value dans la filière TECOL au niveau de l'augmentation de la production nationale Du fait qu'elle n'a pas ses propres plantations, expliquait-il dans les colonnes de l'agence burundaise de presse. Et dans une conférence animée par le ministre en charge de l'agriculture il y a deux semaines, il a abordé dans le même sens, disant que Protem n'a construit que des locaux sans investir dans la matière première, qui est la feuille verte, écrit toujours l'ABP. Enfin, la Commission nationale de recrutement se ramifie jusqu'à la commune, relève la voix de l'enseignant, qui considère que c'est une bonne nouvelle pour les acteurs en éducation et épris de la bonne gouvernance, en l'occurrence les syndicalistes. Pour la troisième année consécutive, la commission de recrutement va procéder au recrutement des enseignants sur concours. Le gouvernement burundais va vers la décentralisation, même si on enfreint à la loi de circulation des biens et des personnes, car seuls les natifs ou ceux qui résident dans la commune peuvent postuler pour un poste. Qu'à cela ne tienne, minimise cette hebdomadaire de l'éducation. L'essentiel est qu'on donne la chance aux plus méritants et non partisans. Seulement, il faut veiller à ce que le recrutement soit transparent et équitable, lance son confrère. Qui rappelle aussi qu'en vue de se préparer à la rentrée scolaire 2021-2022, 1000 enseignants vont intégrer la fonction publique burundaise. Ainsi s'achève cette revue de presse préparée et présentée par Jean Boscondo Imana. Merci de votre fidélité et à la prochaine. Revue de la presse.